La graphie, V. Exercice 1. Screo. Grao. Dio. Léo. Teo. Exercice 2. Dainvet. Sov. Halo. Strivu. Ero. Brouet. Gaur Owl Clon Irvi